Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Isanganela. Nous sommes le 8 avril 2022. Voici les grands titres de cette édition. Le carburant manque à Bujumbura et en Provence. Euh, et en Provence à Kirundo, le prix du ticket de transport Kirundo-Bujumbura est payé à 30 000 francs burundais alors qu'il était de 17 000. Les déplacés internes de Kigoma dans la province de Karusi manifestent toujours leur réticence à leur retour sur leur colline natale. Ils l'ont dit ce jeudi au président de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme en déplacement là-bas. En actualité internationale, le Sénat américain a procédé jeudi 7 avril à la confirmation historique de la juge G. Brown Jackson à la Cour suprême. Et cela fait un an, jour pour jour, qu'Olivier Dubois a été enlevé et qu'il est retenu en otage au Mali. Ce journaliste français était en reportage à Gao dans le Nord lorsqu'il a été kidnappé. C'était le 8 avril 2021. Voilà pour le sommaire. Captez Issa écoutez la différence. Les Burundais doivent être sensibilisés à travailler comme les autres citoyens de la communauté est-africaine lors du conseil des ministres de ce mardi. Il a été rappelé au ministère de la communauté est-africaine sa principale mission de faire du Burundi un pays prospère avec une jeunesse compétitive et épanouie. Et sur ce, le conseil lui a recommandé de concevoir une politique nationale de la jeunesse, des sports et de la culture et montrer comment le sport et la culture vont contribuer au développement du Burundi. Du pays. Cette politique est proposée afin de définir ses orientations stratégiques en vue d'atteindre les objectifs à moyen et à long terme et arrêter des stratégies et envisager des actions à mener en vue de la réalisation de sa mission. Cette politique sectorielle s'inspire, en plus du PND 2018-2027, des autres documents de référence au niveau international et régional. Cette politique sectorielle du ministère relève les défis en matière de l'intégration du Burundi au sein de la communauté est-africaine, de la jeunesse, des sports et de la culture, établit l'état des lieux de chaque sous-secteur, met en évidence les orientations, les objectifs stratégiques à atteindre, ainsi que les actions à mener pour la réalisation de ce Mission. La mission du ministère est en Burundi prospère, bien intégré dans la communauté est africaine, avec une jeunesse épanouie, des sportifs compétitifs et sauvegardant sa culture. À l'issue de l'analyse, le Conseil des ministres a adopté ce projet avec les recommandations suivantes dans les actions à mener, ne retenir que celles qui sont concrètes. Sensibiliser les Burundais à travailler comme les autres citoyens de la communauté est africaine et être compétitif. Accélérer l'élaboration de la stratégie de de mise en œuvre de cette politique. Préparer une politique nationale du sport. Accélérer la mise en place de la maison de la culture. Récupérer les objets spoliés pendant la colonisation. Dans la stratégie de mise en œuvre de cette politique, montrer comment le sport et la culture vont participer au développement du pays. Montrer comment le cinéma va être promu. Montrer comment lutter contre l'exode rural et la délinquance juvénile. C'était Prosper Naur Gwami, il est porte-parole et secrétaire général de l'État. Je vous le disais dans les titres, l'organisation des jeux sportifs entre les jeunes et les réunions avec les déplacés internes du site de Chombo sont des stratégies et ont facilité leur retour sur leur colline natale. Pierre Niziguïman, administrateur de cette commune, l'a dit ce jeudi lors d'un atelier de partage d'expérience entre les administrateurs de la province Caroussi et la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, CNIDH. Cependant, les déplacés de Kigoma manifestent toujours leur réticence à leur retour. C'est un reportage de notre envoyé spécial, Lydie Gahimbare. Ces jeux qui réunissaient les jeunes déplacés et ceux qui étaient dans leur colline natale, la ligne de sensibilisation en renforcement de la paix, les visites intervillageoises sont parmi les stratégies qui ont facilité l'entour des déplacés internes de la commune Chombo. Pierre Nizguimana, administrateur de cette commune, parle de ces stratégies. Nous avons collaboré avec les associations et nous avons lancé les jeux de sport entre les jeunes déplacés et ceux qui sont, ceux qui sont restés à Corinne Corine natale. Nous avons organisé les réunions et les visites inter Au début, c'est pas facile. On risquait même des bagarres. Mais nous avons pu régler tout ça autour d'un verre. Après, les déplacés ont été convaincus et ils ont pris la décision de retourner chez eux. Cependant, les déplacés de Kigoma, commune Bouhiga de la province Caroussi, déplorent toujours des querelles de la crise de 1993. Selon eux ne sont pas prêts à retourner chez eux. Les administrateurs devraient prendre de l'exemple de la commune Chombo, selon la CNDH. Dr. Vignini Moulaba, président de la Commission nationale indépendante de droit de l'homme, promet de faire une prédoirie pour le retour de ces déplacés internes. On a vu que euh, dans la province Caroussi, précisément en, en commune Chombo, Et on est parvenu à trouver une solution durable au problème des déplacés internes où on a pu rapatrier tous les habitants du site d'Oruvobo et d'Oroussi. Donc ce qui est un exemple clé qui pourrait eh, intéresser d'autres administratifs pour apprendre de l'expérience de l'administrateur qui a pu eh, arranger ce rapatriement, ce retour de, de déplacés internes. Je pense que le processus en, en cours aussi va doucement. Il faut se rappeler que la plupart de ces personnes dans les sites de déplacés eh, ils sont depuis 2000, euh, 1993. Donc pour dire qu'on n'a pas... Euh, utiliser des mesures qui les obligent à rentrer directement. Et si nous avons opté pour écouter les doléances de ces populations elles-mêmes et les doléances de l'administration, y compris même ceux qui sont retournés chez eux, c'est qu'on veut que le gouvernement soit informé pour que la prise de décision tienne compte des recommandations ici de ce, genre, de, de ce groupe de, de, de, de la population. Mais de notre côté, on va continuer à faire le plaidoyer pour que les solutions durables soient trouvées. La province Caroussi regorge plus de 2000 ménages et de, de déplacer internes, selon Karni Barushimana, gouverneur de cette province. Lydie Garimbare est de retour de et Le cancer du col de l'utérus, le cancer, le cancer des sangs ainsi que la drépanocytose menacent les femmes. Constat du ministre de la Santé ce vendredi lors d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre ces maladies. Docteur Sylvine Zimana conseille aux femmes d'éviter de fumer le tabac et de prendre beaucoup d'alcool. Elle interpelle les femmes à se faire dépister à temps selon les données de l'Organisation mondiale de la Santé OMS. Plus de 2 millions de femmes sont atteintes du cancer du sein au niveau mondial avec 685 000 décès et plus de 600 000 nouveaux cas de cancer du col recensés chaque année. Au niveau mondial, avec plus de 340 000 décès en 2020, des chiffres qui augmentent en Afrique. Il est 13h04 à Bujumbura et sur Isanganiro. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Je vous en parlais dans les titres. Suite à la pénurie de carburant en Provence-Kirundo, le prix du litre d'essence sur le marché noir coûte 7000 francs Burundais, tandis que les prix des ticket de transport ont considérablement augmenté. Par exemple, le trajet Kirondo Ngozi est payé à 12 000 francs Burundais alors qu'il était de 5 000 pour les voitures. Le trajet Kirondo Bujumbura est payé à 30 000 francs Burundais. Alors qu'il était de 17 000 pour les mêmes voitures de type ProBox, pour les agences Volcano et Gotracom, un seul véhicule sur 4 ou 5 effectue le trajet Kirundo-Bujumbura, alors que Memento a déjà cessé ses courses. La population ne voit pas, ne voit pas quoi faire et sur les agences, ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler en perdant car un bidon de 20 litres est acheté pour 140 000 francs burundais. Abraham Safari. La pénurie de carburant en province de Kirundo, comme ailleurs dans les autres provinces, s'est répercutée sur les prix de tickets de voyage. D'abord, le prix du litre d'essence sur le marché noir est de 7 000 francs, alors que sur les stations, il s'achète à 2 740 francs. Pour le trajet de kirundo Ngozi, on paie actuellement 12 000 francs pour les voitures de marque Probox, alors qu'on payait il y a quelques semaines entre 5 000 à 6 000 francs. Pour le trajet Kirundo-Bujumbura, dans les mêmes voitures, Le ticket est de 30 000 francs alors qu'il était entre 16 000 à 17 000 francs. Pour les agences Volcano et Gotracom, les prix de tickets sont restés comme le gouvernement l'a fixé, mais un seul véhicule seulement chaque jour fait le trajet Kirundo-Bujumbura ou vice-versa. Ils disent qu'ils ne peuvent pas travailler en perdant, en achetant un bidon de 20 litres sur le marché noir à 140 000 francs. Des gens qui font des voyages, certains ont préféré les abandonner, d'autres, en cas de force majeure, acceptent de payer ces tickets. Ils demandent au gouvernement du Burundi de chercher la solution à ce problème de carburant qui est en train de prendre une ampleur grave. Depuis Kirundo, Abraham Safar pour la radio, Issa Nganiro. Merci à moi en safari. C'est la même situation à Bujumbura. Certains conducteurs témoignent qu'ils passent des journées sur les stations-service sans avoir de carburant. Ils demandent aux instances habilitées de trouver urgentement une solution à ce problème car la vie devient de plus en plus dure. Audrey Akiman. Dans les différents quartiers de la ville de Bujumbura s'observe la pénurie de carburant depuis quelques semaines. Le constant dans certaines stations est une longue chaîne de véhicules qui attend d'être approvisionnés. Certains chauffeurs rencontrés dans les stations-service témoignent qu'ils peuvent passer toute la journée sur les files d'attente sans être servis. Ces conducteurs indiquent que cette situation du manque de carburant a semé la mésentente entre les passagers et les chauffeurs du fait que leurs clients rentrent à pied nos jours suite à cette pénurie de carburant. Ces conducteurs ajoutent que la vie devient de plus en plus difficile car ils ne parviennent pas facilement à subvenir aux besoins de leur famille puisque leur métier de transport n'avance plus. L'un des usagers du transport en commun rencontré à l'endroit communément appelé « Gare du Nord » fait savoir que pour le moment, c'est difficile pour eux de transporter les marchandises, ce qui a provoqué la hausse de prix pour certaines denrées alimentaires. Ces usagers du transport en commun et le conducteur demandent au gouvernement de trouver solution à ce problème de la pénurie de carburant. Actualité internationale. Cela fait un an jour pour jour qu'Olivier Dubois a été enlevé, qu'il est retenu en otage au Mali. Ce journaliste français était en reportage à Gao, dans le nord, lorsqu'il a été kidnappé le 8 avril 2021. Le mois suivant, il apparaissait dans une vidéo dans laquelle il expliquait lui-même être aux mains du JNIM, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans dirigé par Iyad Aghali et lié à Al-Qaïda au Maghreb islamique. Depuis, la seule bonne nouvelle a été la diffusion d'une seconde vidéo, une seconde preuve de vie le mois dernier. Dans cette vidéo, Olivier Dubois confirmait d'ailleurs qu'il entendait les messages que lui adresse chaque week-end du mois depuis un an ses proches sur L'antenne de Radio France internationale. Et le Sénat américain a procédé ce jeudi 7 avril à la confirmation historique de la juge Quinta J. Brown Jackson à la Cour suprême. Tous les élus du Parti démocrate et trois sénateurs républicains modérés ont voté pour faire entrer cette juriste de 51 ans à la Cour suprême, où elle sera la première femme noire à siéger à la plus haute institution judiciaire du pays. Il est 13h. 9 minutes à Bujumbura et sur Rissanganiro. Un rapide rappel des titres avant de nous séparer. Le carburant manque à Bujumbura et en Provence. Kirundu, le prix du ticket de transport de Bujumbura est payé à 30 000 francs burundais alors qu'il était de 17 000. Et les déplacés internes de Kigomas et dans la Provence de Karussi manifestent toujours leur réticence à leur retour sur leur colline natale.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 Ce journaliste français a été en reportage à Gao, dans le Nord, lorsqu'il a été kidnappé, le 8 avril 2021. 13h10 à Bojambora et sur Isanganiyo. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. Merci également à toute l'équipe technique qui m'a aidé à la, à la diffusion de ce journal. Au micro, Jean-Bosco, Ndouimana, passez une très bonne journée. Thank you.